Et on n'entend plus que ça Et l'air nouveau qui nous vient de là-bas Et l'air nouveau qui vous fait du dégât Et comme moi il vous prendra C'est une danse au rythme merveilleux À danser cela qu'A bien à deux A besoin de tout regard dans les yeux Devant elle, les deux mains fermées, légèrement penchées sur le côté, sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort, vous l'avez, voilà, c'est ça, et comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, alors twistez comme on vous a montré, je suis certaine vous gagnerez. Sauter de temps en temps. Ensuite,